l a t l a n t i q u e sur FG98.2, Nick Nice en... underground Thank、you d i d i e p sur FG982, on se retrouve demain 10h à midi, juste après moi, le sublime Didier Sinclair